One Qibla présente le cœur en action. Madarij Salikin. Bismillah, wa al-hamdulillah, al wa al-salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fai sagan Islam. Bienvenue donc à une nouvelle séance de l'étude de Madarij Salikin, les sentiers des itinéraires, et toujours avec tauba, avec la grande ibada du repentir. Al Imam Ibn al-Qayim, rahma Allahou ta'ala, nous dit wa min al-nasi Wa au min al-abidina Unasun tawaffarat imamuhum Alastikfarihim Aujourd'hui Inch'Allah on va parler d'un sujet très très intéressant D'un point très très important et très intéressant Il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim Qu'il y a des adorateurs Des croyants Qui sont tellement motivés Pour faire beaucoup de bonnes œuvres, Pour multiplier bonnes œuvres. Est-ce que ça c'est bien ou c'est pas bien C'est bien Tout le monde est d'accord Imam Ibn al القيم رحمه الله تعالى parce que ces là vont souvent omettre de porter attention à un autre point qui est encore plus important qui est quoi de regarder ce qu Regardez et portez attention à la qualité de nos œuvres et pas seulement à la quantité des œuvres. Oui, Allah Azza wa il nous dit de faire beaucoup de bonnes œuvres. Vous allez voir tout à l'heure, Inch'Allah Azza wa comment combiner les deux. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire beaucoup de bonnes œuvres. Par contre, il est en train de nous parler d'un cas bien particulier. Les gens qui aiment faire beaucoup de bonnes œuvres mais qui ne portent attention qu'à la quantité de ces œuvres. Et il nous donne ici des exemples. Vidare är det förstått att du ska läsa Quranen. Det är inte så att du ska läsa Quranen. Det du ska läsa Quranen. Det är inte så att du ska läsa Quranen. Det är inte så att du ska läsa Quranen. Det är inte så att du ska läsa Quranen. Det är inte så att du ska läsa Quranen. Det är inte så att du ska läsa Quranen. att du ska läsa Quranen. är att Det är att att att är Lire facilement. Bismillah, Rahman, Rahim. Alif, Lam, Mim. Då al Och då är det mycket lättare att få en god känsla av hur mycket du har läst. Det är en av de tre saker som är viktiga. Det är en av de tre saker som är viktiga. Det är en av de tre saker som är viktiga. Det är de 3 versets. Mais je vais de tre Méditer sur ces versets, sur leur sens le sens de chaque mot, la relation d'un mot avec le prochain. Et de plus, ce qui est encore plus important, et c'est ce qu'on en met de faire très souvent, malgré que ça, c'est l'essence du message dans le Coran. C'est quoi C'est de comparer le message de ces trois versets, ou quatre versets, ou cinq versets, avec ma situation. Est-ce que je correspond aux critères du bien, ou bien du mal, qui sont cités dans ces versets Si oui, si c'est un mal, comment est-ce que je peux devenir meilleur et m'éloigner de ce mal? Si c'est un bien, comment est-ce que je peux accentuer ce bien? Parmi ces deux cas qu'on vient de vous présenter, deux hiz, maximum de versets en 20 minutes, ou bien trois versets en 20 minutes, mais d'une autre façon. Lequel est le plus facile? Le premier. Certainement pour presque la majorité des personnes. Psychologiquement, c'est plus facile. Moi, mon objectif, c'est de lire deux Hezbo aujourd'hui. Et comme on a dit, surtout, si je peux réciter facilement, parce que je suis un hafid, ou bien je connais le Taduide, et ainsi de suite. Qu'est-ce que la personne va trouver facile à faire Ma langue est en train de réciter, ma tête, elle est ailleurs. Je pense à autre chose complètement. Je m'impatiente pour finir. Après ça, quand j'ai fini, j'ai fini mes deux, et je vais faire autre chose. Le deuxième cas est plus lourd. Ça demande de la concentration, de la sincérité, et ça demande aussi de accountability, responsabilité. Je suis en train de me questionner. Ces versets me parlent à moi. Vous comprenez Donc, est-ce que ce qui importe, c'est seulement la quantité, c'est le nombre de versets que je vais finir auprès d'Allah Azza wa Jal Non. Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah wa ta'a'u, nous dit la même chose. Essaye de faire des prières de nafil, prières sur Par exemple, prière de la nuit ou bien la journée entre dhuhr et asr. T'as un moment, tu vas dire, je vais faire quelques prières pour me rapprocher d'Allah Azza Option 1, je vais faire 8 raka'a et après ça, je vais faire autre chose. Je termine mes huit rak'as. Juste huit rak'as. Option numéro deux, c'est quoi Je commence avec deux rak'as. Mais lors de ces deux rak'as, je vais bien me concentrer. Il faut que je me concentre beaucoup trop chaud dans ma récitation, à chaque instant de la salette, les invocations que je fais dans le sudut de la prosternation, et ainsi de suite. Laquelle des deux options demande plus d'engagement La deuxième. C'est pour cela que lorsque je termine les deux fameuses rak'as, Si je me dis, est-ce que je devrais faire deux autres raka'a Vous allez trouver que c'est plus lourd que dans le premier cas, dans lequel j'ai dit, ok, je viens de faire deux raka'a, j'ai ajouté deux, et deux, et deux, huit alors j'ai fait mon qiyam al-layl, salam alaykum. Vous comprenez Pourquoi est-ce que les gens aiment tellement, les gens, ils cherchent tarawih dans la Ramadan, tarawih le plus rapide Khatm du Qur'an, c'est quand Avant, khatm du Qur'an. Parce que c'est concret. L'être humain, encore une fois, on a parlé tout à l'heure, avant, dans l'introduction, avant la halaka, la question du, du biais. Comment est-ce que l'être humain, dans ses décisions, souvent, il est biaisé Parmi les biais que l'être humain, souvent, a, ou bien auquel il fait face, c'est quoi C'est que l'être humain, il aime ça le matériel, le concret, les chiffres. L'abstrait, j'ai réalisé des choses, mais que je ne peux pas présenter, je ne peux pas prouver. Souvent, l'être humain ne porte pas attention à ça. Malgré que souvent, c'est ça ce qui est le plus important. Même chose ici, donc, comment on dit Combien de personnes assistent à Tarawih, Ramadan, à travers le monde Machallah, des millions de personnes. Et il y a des gens qui aimeraient ça être du jour 1 jusqu'au Khatma à la dernière nuit de Ramadan. J'ai assisté à tout le Tarawih. Mais une fois que c'est fini, qu'est-ce que moi j'ai fait J'étais présent à chaque salat, l'imam dit « Allahu Akbar », j'ai dit « Allahu Akbar ». Et là... My mind is flying. Je suis en train de penser à autre chose. Dis-salamu alaykoum, salamu alaykoum. Deux rak'a après, salam. Une fois que c'est terminé, ah, j'ai terminé le taraweil, khalas. Donc, je peux sortir. Mais les gens, habituellement ce genre de personnes, ils aiment avoir le khatm, quand termine le Coran. Qu'ils comprennent le Coran, qu'ils comprennent le message, ce qu'ils viennent d'entendre, ça c'est autre chose. Imaginez si on va changer d'approche. Moi j'aimerais tellement ça qu'on puisse changer d'approche. Pas pour changer la sunna de salaf qui faisait chaque fois le khatm. Non, non. C'est parce que les, les temps ont changé. Dans le temps de salaf lorsqu'ils faisaient le khatm du Coran, c'était une sunna des, des pieux ancêtres. C'est pas nécessairement une sunna du prophète wa pas, on doit le faire. Mais les musulmans depuis le temps de Omar radiyallahu anhu ils aiment faire le khatm du Coran. Mais salat de tarawih lors de leur temps Ramadan c'était pas une heure c'est pas 45 minutes qu'on commence et après 45 minutes c'est fini. Ça prenait des heures et, et des heures. Imaginez si on changeait d'approche. On va dire « Tarawih cette année, on va couvrir seulement le 1 cinquième du Qur'an. Le 1 dixième du Qur'an. Mais à chaque nuit, après chaque « Karaka'a », va avoir une personne qui s'y connaît en tafsir qui va nous expliquer chaque verset qu'on vient d'entendre. Après 5 ans, après 6 ans, après 7 ans, les personnes de ce quartier, de cette région, beaucoup de personnes auront... Imaginez le degré de connaissance. Mais est-ce que les gens vont accepter une telle option Est-ce que les gens sont patients, sont endurants Non. Les gens ils veulent... Je vais avoir le khatm, moi, pour avoir le saut. J'ai terminé, j'ai fait le khatm, j'étais présent lors du khatm du Qur'an. Est-ce que le fait de s'empresser, d'avoir des bonnes œuvres, comme ça, la quantité... Est-ce que nécessairement, ça nous garantit le bien auprès d'Allah, il va nous répondre. L'imam Ibn Al-Qayyim, il dit ici... Vypa, vi har en känsla av att vi är i en känsla av att vi är i en känsla av att vi är i en känsla av att vi är i en känsla av att vi är en känsla av att vi är i en känsla av att vi är i en känsla av en känsla av att vi är i en känsla av att vi är i en Lorsqu'il a vu une personne qui faisait la salet, un hadith très connu qui s'appelle Hadith El Moussi, Salat celui qui n'a pas bien fait la salet, qu'est-ce que le prophète Sassou lui a dit Qui connaît le hadith Il lui a dit, reviens, refais la salet, tu n'as pas fait la salet. Il a refait la salet, le prophète Sassou lui a dit, reviens, refais la salet, tu n'as pas fait la salet. Qu'est-ce qui lui manquait Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait la salade Parce que sa salade était trop rapide. Il n'y avait pas de tomatine, il n'y pas la tranquillité. Donc si la salade, elle ne correspond pas aux critères D'Allah subhanahu wa Ta'ala, elle est comme une salade qui est égale à zéro. Il y a des exemples qui sont très évidents, qui sont clairs pour tout le monde. Si moi je fais la salade sans faire le l'audou, volontairement, J'ai pas le goût de faire le il fait trop, trop, trop frais aujourd'hui. Mais je vais quand même faire beaucoup de salat aujourd'hui. Est-ce que ça compte quelque chose auprès d'Allah Azza wa Non. « La yaqbalu Allahu salat al-birayri Comme dans le hadith du prophète C'est égal à zéro. Mais ça, on le connaît. Par contre, ce qu'on ne connaît pas, habituellement, c'est pas le c'est autre chose. Les choses, encore une fois, qui sont abstraites. Lorsqu'on manque de rejou, on manque de concentration dans la salat, c'est quoi l'effet de ça? La récompense est, est moindre. Parce qu'encore une fois, la règle c'est que Chacun va avoir de sa salat la partie lors de laquelle il était présent, concentré. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a les personnes qui prient, sont en train de faire salat, même dans une seule jama'a, ici je m'en sors le sens général du hadith, même dans la même jama'a, personne devant l'autre, devant l'autre, il y a quelqu'un qui sort avec un quart de la récompense. Quelqu'un qui sort avec la moitié, une autre personne qui sort avec un tiers, une personne qui sort avec le dixième, il y a quelqu'un qui sort avec zéro récompense. Pourquoi Entre autres, c'est la question de la concentration. La présence du cœur. L'âme de la salat en tant que telle, L'âme de toute chose, de toute action en islam, c'est quoi L'intention. Je m'empresse à faire les bonnes œuvres, mais je ne me questionne pas pourquoi est-ce que je le fais. Est-ce que c'est vraiment pour Allah Ou est-ce que c'est pour les gens Ou est-ce que c'est devenu une routine C'est le mois de Ramadan, je ne sais pas vraiment pourquoi est-ce que je le fais, mais il paraît qu'il faut jeûner, je vais jeûner moi aussi. C'est une culture. Une culture n'est pas une ribada, ce n'est pas un acte d'adoration. Ça ne rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'une culture, est-ce que ça dure Non, les actions qui sont basées sur une culture ne vont pas ne vont pas durer. C'est pour ça, ça c'est entre autres, en passant, c'est parmi les choses qui font en sorte qu'il y a des gens qui quittent la religion. Ah, tel était tellement pratiquant mais il a quitté la religion non il n'était pas tellement pratiquant il est né dans un contexte qui était tellement pratiquant sa famille ou ses voisins ou son quartier ou son village ou autre chose et il faisait comme tout le monde faisait et le jour où il a découvert qu'il y a autre chose à faire dans le monde il a tout laissé tomber parce qu'il n'avait avait pas d'intention, il n'avait avait pas de nia. il n'y a pas d'âme ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala l'un des pieux ancêtres une fois On lui a dit, c'est pour ça qu'on dit, regardez, le fait, le fait de courir derrière les bonnes œuvres, oui, c'est une vérité. Allah Azza nous demande de le faire. وَسَارِعُ. Par contre, pas au détriment de l'intention, pas au détriment de la qualité. Parce que s'empresser à faire quelque chose, mais faire la mauvaise chose en fin de compte, ça ne sert à rien, comprenez L'un des pieux ancêtres, une fois, il était avec des personnes, des adeptes ou bien des étudiants ou autre chose. Personne avec moins de connaissances que lui. Il y avait une janazah qui passait. L'enterrement d'une personne. Là, ils ont dit, janazah janazah il faut aller suivre le janazah parce que c'est beaucoup de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, un moment. Il a pris quelques secondes après. Il les a suivis. Ils ont dit, mais cher, pourquoi est-ce que tu as pris un moment Est-ce qu'il faut, est qu faut réfléchir Est-ce que tu as hésité Tu ne veux pas faire les bonnes œuvres ou d'autres choses à faire, plus important que ça il a dit non, non c'est pour renouveler l'intention c'est pas parce que vous vous êtes empressé, vous vous êtes levé, je vais faire comme tout le monde je vais suivre la janaza, parce que vous êtes parti je, je vais vous suivre, non je me lève je vais sacrifier de mon temps de mon effort, de mon énergie alors il faut le faire pour la bonne cause c'est pour Allah pour que je sois récompensé par Allah subhanahu wa C'est pour ça toujours on dit l'intention, les savants, ils disaient savants, certains savants, ils disaient on aimerait ça qu'il y ait un savant parmi nous, ça veut dire eux les savants, qu'il y ait un savant qui va se spécialiser. Sa seule science ça va être l'intention, la niya. Il ne va nous parler que de la niya. Parce que c'est la moitié de notre religion. Les autres savants vont dire ça c'est halal, ça c'est haram, et lui toujours à chaque fois il veut veulent dire mais attention avec la bonne intention, avec la bonne niya. Pour toute œuvre Il faut renouveler, il faut revoir. Comme on a dit, au début, c'est lourd sur l'âme. Ça va être lourd parce que l'âme veut juste s'empresser à lever. Regarde, personne n'est en train de faire les bonnes œuvres. Toi, tu veux faire, fais-le. Non, questionne. Parce que l'intention va avoir un impact sur la qualité des actions en tant que telles. À long terme. Aujourd'hui, on va donner un exemple. Aujourd'hui, il y a des gens que ce qui les pousse vers la religion, ce qui les pousse à pratiquer la religion, ça pourrait être le cercle d'amis. Tout comme il y a bad peer pressure, il y a aussi al khayr. C'est bien d'avoir un bon entourage qui nous encourage à faire les bonnes œuvres. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on fait les bonnes œuvres à cause de notre entourage. Notre entourage, s'il nous encourage à faire les bonnes œuvres, ça c'est un, un don d'Allah, c'est un environnement qu'on appelle favorable. Ça va m'alléger la tâche, Alhamdulillah. ça va m'encourager, ça va me rappeler si j'oublie. Mais est-ce que, pour un frère, ou pour une sœur, excusez-moi, parce qu'on va donner cet exemple, parce que habituellement c'est relié à des choses comme ça qui sont concrètes, qui sont devant la personne. Si on parle de l'hijab, les sœurs portent le hijab, parce que dans son entourage, plein d'autres sœurs ont commencé à porter le hijab. Ah, moi aussi je vais faire la même chose. Mais avec le temps, qu'est-ce qui arrive Si elle commence à perdre son bon environnement, Parce que la vie ça change, on évolue, il y a des choses qui arrivent, tu perds un ami, quelqu'un qui déménage, quelqu'un, ça change. Ou bien s'il y a des personnes de ton entourage qui portaient le hijab, qui ont enlevé le hijab, qu'est-ce que la personne risque de faire? Faire la même chose. Est-ce que toi tu suis les gens ou bien tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala? Les bonnes heures, c'est la même chose en général, comme on a dit. Il y a des gens aujourd'hui, encore une fois, à l'air à l'ère des médias et l'ère de, excusez-moi, du fake world, pas seulement les fake news comme ils appellent ça, c'est le fake world, fake world, parce qu'il y a plein de choses que c'est de l'esthétique, c'est pas vrai, ce qu'on nous présente c'est de l'esthétique, c'est de l'emballage, on se sent tenté aussi à passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala avec beaucoup d'effets spéciaux quelqu'un, ce qui l'amène vers la religion c'est un nachid, un bon nachid alors ce qui pourrait peut-être t'éloigner de la religion un autre jour, c'est un autre nachid vous comprenez mais si ce qui t'amène à la religion c'est le livre d'Allah c'est la crainte d'Allah inshallah tu vas rester pour toujours c'est là où il faut voir la La distinction. C'est bien de passer le message dans l'azote, de surtout des personnes très éloignées de la religion, des personnes que, comprenez, qu il a beaucoup de craintes comme ça, encore une fois, il a toute l'image biaisée sur la religion et sur l'islam, et il a tellement peur, il est terrifié de toute chose. comme ça. D'amener cette personne un pas vers la vérité en utilisant, encore une fois, les médias sociaux, et les NHD, les couleurs, et je ne sais pas quoi, et les, effets, les effets spéciaux, et ainsi de suite. Il Y a pas de problème, sauf que ce genre d'outils doivent être là seulement pour briser la glace. C'est pas ça l'argument de l'islam. Islam, islam c'est pas un nachid. Islam c'est un message, message d'Allah subhanahu wa taala qui parle à l'être humain, l'essence de l'être humain, qui parle à l'âme de l'être humain. Donc un nia, l'intention de faire les choses liwajhi Allah subhanahu wa taala. Très då måste vi ta hänsyn till hur många människor som har en sådan känsla. Det är inte så att vi måste ta hänsyn till hur många människor coups, har en sådan känsla. Det är inte så att vi måste ta hänsyn till hur de moi. Rare sont les personnes que lorsque tu viens... J'ai une critique à te faire aujourd'hui. Malgré que la critique, si elle est objective, normalement, est-ce que c'est bien pour nous ou non oh, Oui, c'est pour ça que certains des ulamas ils disaient « qu'Allah soit mis à incordure envers celui qui m'offre comme cadeau mes défauts » C'est bien, ça m'aide à devenir une meilleure personne parce que parfois la personne qui me regarde de l'extérieur, elle voit des choses que moi, je ne peux pas voir, vous comprenez Lorsqu'on marche, oubliez le miroir et la caméra et ainsi de suite. Lorsqu'on marche, est-ce qu'on peut voir notre dos Non. Pour ça, parfois, il y a des gens qui font, font, font une erreur, Il va porter par exemple la che che chemise ou bien des vêtements à l'envers et il y a tout le tag ici qui sort et quelqu'un va le, lui dire à l'extérieur, dans la rue, « Attention, tu as porté ta, ta, ta chemise en, en, en, à, à l'envers, par exemple. » Pourquoi C'est parce qu'on ne peut pas voir même Notre corps, on ne peut pas complètement voir notre aspect physique. Que dire de l'amal, de nos actions, de notre attitude, et ainsi de suite. Donc la critique objective, elle est bonne pour nous. Mais malgré ça, la majorité des êtres humains n'aiment pas la critique. Les êtres humains aiment quand leur dire, quand leur disent, tu as bien fait aujourd'hui, tu as la personne, c'était très bon coup aujourd'hui. Et ça c'est, encore une fois, parmi les tendances aujourd'hui. On dit, talk positive, keep it positive. Oui, c'est bien, but you can't keep it only positive because only positive talk is biased talk, false talk, false hope. Tu me donnes un faux espoir. Très bien, très bon travail, très bonne initiative. C'est bien de m'encourager, mais dis-moi aussi, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, ou bien ce que j'ai fait de mal Donc l'imam Ibn al-Qayyim il nous dit ici il y a des gens ils aiment faire beaucoup de bonnes œuvres, mais ils vont omettre de voir nafs, les défauts de l'intérieur les défauts de l'intérieur qui sont à l'intérieur de ton cœur, ça il n'y a personne qui va pouvoir te le dire de l'extérieur ça c'est toi qui dois faire le travail à l'intérieur l'arrogance, le kibre c'est quoi mes défauts aujourd'hui aujourd'hui j'ai passé une heure dans le masjid, deux heures dans le masjid quelles étaient mes erreurs Lorsque j'étais dans le mezgyl, pour beaucoup de personnes, mais là tu vas trop loin. Je suis dans le mezgyl, je suis venu pour faire salade. De quelle erreur est-ce que tu me parles Non, est-ce que j'ai pensé du mal de quelqu'un Je l'ai vu. Penser du mal de lui Est-ce que j'ai fait est ce que je me suis senti supérieur par arrogance à telle personne, même si j'ai rien dit Mais à l'intérieur de mon cœur, regarde telle. C'est pas comment porter les vêtements. Regarde-t-elle, c'est pas comment faire salat. Regarde-t-elle, et moi je suis meilleur. Ça c'est les imperfections, les failles de notre âme. Et comme on a dit, l'être humain, il préfère se concentrer sur la quantité pour dire j'ai réalisé beaucoup de choses. Pas de voir les choses qui sont négatives. Ibn Mas'ood, Ta'ala Ta'ala anhu, l'un des grands compagnons du Prophète sallallahu Une fois, il a vu des gens qui était en train de compter avec des cailloux comme ça, qui étaient tous assis, c'était un cercle dehors, avec des cailloux. Prenez un caillou chacun. Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar. Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar. Il a dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont dit, Ils sont en train de compter leurs bonnes œuvres. Il a dit, ils auraient plus intérêt à compter leurs mauvaises œuvres. Tes bonnes œuvres, tu ne vas pas les perdre. Allah Azza wa Jalla les compte pour toi, si elles sont acceptées. Wa وَإِنْتَكُوا wa يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِمِ اللَّدُنْهُ ajran. عَظِيمًا Les bonnes œuvres, si elles sont acceptées par Allah Azza wa ce n'est pas un problème le jour dernier, c'est pour toi. Ne compte pas les bonnes œuvres, compte plutôt les mauvaises œuvres. C'est ça qui va t'aider à devenir une personne qui est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. تمييز faire la différence entre encore une fois l'intention Attention ici ça c'est parmi les ça c'est la chirurgie de l'intention ça tu rentres à l'intérieur tu es en train de voir les petits détails de l'intention faire l'action pour le haq pour Allah pour la vérité ou bien la faire pour al had had c'est quoi mon intérêt personnel Ce que j'y gagne au fond de moi-même, qui pourrait nous donner un exemple Une bonne œuvre, mais tu es en train de gagner toi-même. Très bien, quelqu'un qui est toujours au masjid et qui gagne le respect des autres, la reconnaissance des autres. Ah, aujourd'hui, je vais me présenter encore plus tôt au masjid je vais être le premier qui arrive au masjid. Parce que Allah il aime ceux qui arrivent les premiers au masjid. Mais si je remets en question mon intention, je vais trouver quoi Je vais être le premier au masjid pour que les autres encore m'apprécient plus, pour que je m'impose dans le masjid. Je deviens le chef de ce masjid. Comprenez Ça c'est al-had, c'est al C'est moi qui gagne, c'est pas pour Allah subhanahu wa taala. Je le fais pour moi-hawa. Même si en apparence c'est une bonne œuvre, c'est pour ça, comme on a dit, faut jamais juger positivement une bonne personne, personne qui nous semble faire le bien, toujours fait le bien, on dit quoi? نَحْسَبُهُ كَذَلِكُوَاللَّهُ حَسِيبُهُ Cette personne, je ne connais que du bien de elle, mais c'est Allah qui la connaît. Subhanahu wa taala. Dis pas ça, c'est quelqu'un de tellement pieux, il est à chaque jour musulman. Je connais pas ce que tu as ouvert son cœur pour savoir ce qu'il est pieux ou non. C'est Allah Azzaudel qui sait, vous comprenez? Parmi les erreurs en passant, quand on parle de juger, même si ce n'est pas notre sujet, parmi les erreurs les plus fréquentes quand on juge, je que les gens, on a parlé de, de ça il y a de ce, dans plusieurs autres halaqas, je parlais dans. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans tout ce débat, la question de on ne juge pas, c'est Dieu qui juge. On a parlé de ça à plusieurs reprises. On a dit que ça c'est une expression, encore une fois qui est plein de, de faussetés, de un, selon la religion d'Allah. Je n'ai que de deux, ce n'est pas vrai. Nous, en tant qu'être humain, on porte des jugements, des jugements à chaque instant de notre vie, même de façon qui est inconsciente. Après ça, c'est bien sûr, le haq, c'est être soumis à Allah, la crainte d'Allah qui doit quoi, contenir ses, ses jugements. Mais tu ne peux pas t'empêcher de juger les autres, comme on l'a dit, même de façon inconsciente. Tu es en train de porter des jugements, soit positifs ou bien négatifs sur les autres. Parmi les erreurs fréquentes, Lorsque les gens portent un bon jugement sur une autre personne, qui pourrait nous dire La plupart des gens, lorsqu'ils portent un bon jugement sur une autre personne, c'est en, en se basant sur quoi L'apparence, c'est aussi plus fort que l'apparence. On ne parle pas ici de la question des sté stéréotypes et la différence des races et ainsi de suite. On parle juste question de valeur, en termes de valeur. Statut, l'apparence, la richesse la plus grave erreur qui est faite juger les autres positivement en se basant ou en te basant sur leurs paroles il ne dit que du bien oh mashallah ce qu'il a dit mashallah ça c'est un shir un shir toi tu vas être un premier fils de gender, je suis certain Pourquoi Ce que tu dis, mais est-ce qu'auprès d'Allah, c'est ce qu'on dit qui est la plus grande priorité Non. Ce qu'on dit, ça vient renforcer autre chose, si c'est sincère. Après ça. Mais la chose la plus importante, plus que les paroles, c'est quoi Les actions. « Ya amanu, ma la tafa'aloum. » En vous qui croyez, Pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas Les ulama, ils disent parmi les critères qui peuvent t'aider à connaître, c'est quoi le degré de sincérité de ta foi, c'est quoi Voir c'est quoi la distance qui sépare tes paroles de tes actions. Si c'est une grande distance qui sépare les deux, you're in trouble. Ça veut dire si les paroles sont bien meilleures que les actions. Ça c'est du faux. Si les deux sont égales, علامه الاخلاص لعلماء الديز. استواء القول والفعل. Ça c'est une personne qui est sincère. Si les actions dépassent les paroles, ça c'est niveau 2, les les bienfaisants. Ça c'est le haut niveau de l'imam. Ça veut dire ce qu'on connaît de toi et ce que Allah Azzawajal, il connaît de toi il y a une grande différence Allah Azzawajal, il connaît de toi beaucoup de bonnes choses que nous on ne connaît pas on pense que tu es bien moindre que ce que tu es en réalité mais ça encore une fois c'est pas pour nous, ça c'est le haut niveau mais ici ce qu'on veut dire pour être réaliste cette distance au moins elle doit être légère même si les paroles, elles dépassent un peu les actions mais il ne doit pas y avoir une grande différence entre les deux mais comme on a dit, lorsqu'il s'agit de voir les autres il ne faut jamais se contenter de regarder les paroles, pourquoi est-ce que je parle de ça et là on va entrer dans la pratique, dans la vie de tous les jours il y a des gens excusez-moi, et ça, ça s'adresse surtout surtout aux personnes qui sont assez nouvelles dans la pratique de l'âme religion, Que ce soit un converti ou bien même quelqu'un qui commence à pratiquer sa religion depuis quelques mois, depuis un an, deux ans, trois ans. Je ne parle pas à quelqu'un qui pratique sa religion depuis dix ans, vingt ans, et qui a travaillé avec des religieux, qui a fait le commerce avec les religieux, qui a... ça veut dire qu'il connaît tout. En général, cette personne, elle est assez consciente. Elle a assez d'expérience pour pouvoir faire la distinction. Mais les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, de bonne foi, ces personnes-là peuvent se faire avoir dans certaines situations. Je vais vous donner des exemples. Écrivez ça ici. Pas sur de l'encre, non, non, à l'intérieur. Parce que ça, Inch'Allah, ça va vous sauver des troubles et des erreurs sérieuses dans votre vie. Dans les choses reliées à la dunya, surtout le commerce, l'argent, Dès que tu demandes à quelqu'un, je veux acheter quelque chose, est-ce que je veux acheter ton auto qui est usagée Je te connais pas, je t'ai trouvé sur Internet, au marché, euh, aux puces, quelque part comme ça. Mon frère, est-ce que tu as, -ce que ton auto, elle a des défauts Est-ce que c'est une bonne voiture Est-ce que est, est -ce que, je, est -ce que, est-ce je peux te faire confiance Si la personne te dit, et je parle de nos jours, aujourd'hui, okay je ne parle pas il y a de ça a plusieurs siècles, non, je parle aujourd'hui, le, le temps dans lequel on vit aujourd'hui. Si quelqu'un te dit « Ya akhi, quoi ?»« Moi je suis quelqu'un qui fait cinq fois salat dans le masjid. »« Je suis hajj, Baytullah Azzawajal Haram » et ainsi de suite. Moi je vous donne un conseil. Dès que la personne vous dit ça, n'achetez pas. Celui qui essaye de mettre sa religion en valeur pour vendre un commerce, pour vendre quelque chose pour la dunya, pour de l'argent, ne faites jamais confiance à une telle personne. Vous allez vous tromper parfois, ça va être une bonne personne mais ça c'est un petit pourcentage c'est mieux pour toi d'aller faire une autre expérience que de te faire avoir par un charlatan qui a de belles paroles et qui n'a rien à l'intérieur de son cœur et qu'après ça, ça va devenir une fitna pour toi, à long terme tu vas te dire, ces gens là qui prétendent pratiquer la religion, qui prétendent pratiquer la religion c'est des menteurs et c'est des faux et c'est des hypocrites et c'est telle chose, c'est une raison encore une fois que Shaitan il pousse comprenez, parce que ça arrive beaucoup Même chose pour le mariage et surtout pour les sœurs. Les sœurs se font avoir facilement, surtout de nos jours. Parce que beaucoup de sœurs veulent la question de wali, tuteur, etc. Je veux juste euh, bypass comme ça, trouver une autre façon. Elle veut se charger de ces trucs elle-même. Quelqu'un peut facilement vous avoir avec les belles paroles. Et moi je suis, moi j'ai tel quel... Il y en a tellement aujourd'hui. Et moi je connais tel Ali, et tel Cheikh, et moi je... Ça arrive, c'est deux choses qui, qui arrivent. Yad Daim Aleis Salahu. Donc, parole et action. Là, pour revenir à notre cas ici, Imam Ibn al Qayyim rahimahullah nous parle encore une fois, se concentrer sur faire attention aux petits détails. Hudoon ce que notre Neefs elle essaye de gagner. Je jeûne le lundi et le jeudi. Pourquoi est-ce que je jeûne Qu'est-ce qui m'a convaincu à commencer à jeûner Pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que moi je dis c'est que je veux suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, ce n'est pas vrai. Parce que ça fait des années que je sais que c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai jamais pratiqué. Mais un jour on m'a dit que le jeûne, jeûner deux fois par semaine, c'est bon pour la santé et il y a une étude qui a prouvé et que vous allez perdre du poids et c'est contraire, ça, ça va repousser et protéger contre le cancer et telle chose. Ah, j'ai commencé à jeûner deux fois. Par parce que même parce que c'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas que je ne vais pas jeûner, non. Mais avant de commencer à jeûner, ici, il faut faire un, un ajustement. Vous comprenez L'étude, c'est bien. Ça a renforcé ma foi, ça a confirmé ce que je savais. Mais je dois quand même faire en sorte que mon intention soit que je vais jeûner le jeudi et le lundi parce que c'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si je le fais pour l'étude, de il n'y a pas de ⁇ ador ⁇ Si C'est seulement pour pour pour la santé. C'est pas un jeûne. Ça, c'est pas une ribada, C'est un jeûne médical, pas une ribada. Et de deux, si l'an prochain va avoir une contre étude, je vais commencer à, je vais cesser de jeûner. Comprenez? Donc que nos actions soient pour Allah subhanahu wa taala. Stekhiran, <coughs> ça on a déjà parlé. <coughs> فالاستكثار من الطاعات le fait de multiplier les bonnes œuvres sans porter attention aux imperfections de nos œuvres aux failles à ce qui doit être amélioré c'est un signe que la personne manque de connaissance et de compréhension de ça وقد Un autre probleme ici. Vous voyez, tout ce qu'on est en train de faire ici, ce a, si vous rappelez bien, à l'introduction, il y a de ça juste avant le cours, petite séance qu'on avait, de rappel, de discussion, on avait dit quoi La question de la critique de la religion. La critique des religieux. Il n'y a nulle part vous allez trouver la vraie critique de la religion et des religieux À part dans l'islam. Que ce soit dans le Koran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prophète lui-même il a dit. Les trois, trois premières personnes qui vont être en enfer, c'est qui? Alim, <t 'en> <t 'en> savant, savant de l'islam. Va aller en enfer. Mujahid, fils abilillah. En apparence, shahid, martyr. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a aussi? Quelqu'un qui a donné beaucoup de charité, d'argent, aide, ici et là. En apparence, c'est des gens religieux. Un savant de l'islam, c'est quoi ça C'est grand. Et pour Allah, ça mérite l'enfer. Pourquoi Le problème, ce n'est pas l'action. Le problème, c'est l'âme de l'action. Quelqu'un il le faisait pour qu'on dise de lui que c'est un savant, pour gagner le respect. L'autre, pour qu'on dise de lui qu'il est généreux. L'autre, pour qu'on dise de lui qu'il est courageux. Ça ne mérite pas le paradis, ça mérite l'enfer. Pourquoi est-ce que ça mérite l'enfer Vous savez pourquoi Parce que la personne a utilisé l'aïbada. Parce que la personne a fait de l'ostentation. Elle a menti. Vous comprenez Ce n'est pas à cause de son courage qu'il va aller en enfer. Non. Ce n'est pas à cause de sa générosité. Pour que personne ne comprenne que la générosité mène vers l'enfer. Non. comprenez C'est ni faire. Si quelqu'un comme ça, juste généreux, tu ne l'as pas fait pour Allah Mais tu as eu un invité qui est arrivé chez toi et dit « Ah, oh, cet invité, je l'aime tellement. Je vais acheter de la nourriture et dépenser beaucoup d'argent pour qu'il se sente bien à l'aise. » Tu ne l'as pas fait pour Allah. Il n'y a personne qui dit que tu vas aller en enfer à cause de ça. Vous comprenez Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire ici Quelqu'un qui donne de l'argent, qui dépense, qui dit « C'est bien, les gens pensent que moi, je suis en train de faire la sadaqa. C'est bien. » Comme ça, il va dire que moi, je suis généreux. Vous comprenez Indifférence. Ce qui mène vers l'enfer, ce n'est pas la générosité, ce n'est pas la science, ce n'est pas le courage, et ce n'est pas les bonnes œuvres. Ce qui a mené vers l'enfer, c'est l'ostentation, le fait d'utiliser la religion. Donc ce hadith, c'est un hadith du prophète, c'est quoi ça C'est la critique des religieux, les failles des religieux. Imam Ibn al-Jawzi, grand savant de l'islam, il a un livre aussi, Ce livre-là, on peut dire que son thème, c'est la critique des religieux. Telbis ou Iblis. Comment est-ce que Iblis, il a eu beaucoup d'adorateurs et beaucoup de religieux, que ce soit des savants ou d'autres choses, comme une fois à travers des plans qui sont cachés. Quand on dit en passant, juste une parenthèse importante ici, quand on dit des choses qui sont cachées, on ne veut pas aussi aller à l'extrême aussi. Faut pas, la religion d'Allah, elle est simple, elle est abordable. Parce que vous pouvez parfois lire dans certains livres un discours relié à l'intention que lorsque tu vas le, le lire, tu vas dire « Mais c'est impossible d'avoir l'intention qui est sincère pour Allah. » C'est tellement difficile. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas difficile de purifier ton intention. Parce que la religion, est-ce que c'est une religion qui est difficile ou facile Facile. « Ce qui est difficile dans les dînes min min haraj prophète s'il dit « C'est une C'est quoi le point ici auquel il faut porter attention C'est quoi le problème Le problème ne se trouve pas dans le processus de purifier ton intention, non. Le problème se trouve... Ça c'est au début, tu veux faire l'action juste avant. Après ça, tu vas faire l'action. Entre les deux, il y a purifier l'intention. Purifier. Ce processus, purifier l'intention, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est juste ce petit moment juste avant avoir la réaction de Dira « Attention, est-ce que je le fais pour Allah ou non ?» Commencer le processus. Ce qu'on va souvent faire, c'est quoi Bypass. On va sauter. Non, non, je ne vais pas, pas penser à l'intention. Je vais commencer tout de suite. Ou bien, je ne vais pas le faire parce que j'ai la mauvaise intention. Vous comprenez Purifier l'intention, ça, ça ne prend pas plus que vraiment dans les, les cas exceptionnels, Plus que 2-3 secondes de fermer tes yeux ou bien même garder, je ne suis pas en train de faire une bida ici en passant, je donne juste des exemples pratiques, je suis pas en train de dire que c'est une soumette de fermer tes yeux comme ça et de dire, je suis en train de, de dire des, des exemples d'un comportement humain, inconscient. Mais juste de prendre un moment, d'oublier tout ce qu'il y a autour de toi et de dire, même s'il y a des gens ici, même s'il y a, même si, pourquoi est-ce que je suis en train de le faire, c'est pour Allah Hallelujah, c'est pour Allah. Pour Allah, ça veut dire que les gens ne vont pas changer mon action. Imam Ahmed Arahima Allah, et vous allez me dire, est-ce que vous pensez que quelqu'un va le faire aujourd'hui C'est pour ça que quand on dit les savants, les gens pensent les savants, les savants c'est qui Les savants, les grands savants de l'islam, première chose qu'ils ont, qui les distingue de eux, c'est la crainte d'Allah aujourd'hui. Que c'est rare aujourd'hui d'avoir des gens qui arrivent à ce niveau, très très rare. Imam Ahmed, il avait son cours de hadith, comme ça. On ne fait pas un cours de hadith, mais c'est un cours sur l'islam. Une halqa dans le mesjid bien sûr. Imam Ahmed et vous savez ça c'est souvent encore une fois c'est c'est le qadar d'allah azawajel c'est le qadar d'allah taala pour que c'est seulement les gens qui veulent vraiment le bien qui vont avoir. C'est très rare qu'un grand savant soit reconnu comme étant un grand savant lorsqu'il est vivant. Des gens vont peut-être dire, c'est un savant, mais il n'y a personne qui sait lors du temps, Imam Ahmed, que dans plusieurs siècles, c'est les, les seuls savants qui vont rester dans les cœurs des gens, que les gens vont dire, c'est, comment dit le, comment dit ça, le top of the mind scholar, quand tu dis, qui sont les savants de l'islam, petit sondage comme ça, les gens vont dire, ah, Imam Malik, je pense, euh, l'autre, comment il s'appelle, Abu Hanifa, Shafiri, Ahmed, euh, Bukhari, les, les top malgré qu'il y a des centaines de savants de l'islam. Mais ces gens-là, Allah Azza wa Jalla les a distingués par des choses. Parmi ces choses-là, c'est l'intense, la sincérité. même Ahmed, lorsqu'il arrivait pour faire son cours et qu'il n'y avait personne. Imaginez si j'arrive, il n'y a personne à la Personne. Même, même pas les organisateurs. Il n'y a personne qui s'est présenté. Qu'est-ce que je vais faire J'attends 10 minutes, 15 minutes, après je vais partir. Il y a des gens, c'est déjà arrivé, que lorsqu'il vient à la halaqa, il y a deux personnes. Semain prochaine, il y a 5 personnes. Semain d'après, il y a 3 personnes. Organ... Excusez-moi, mais moi, je ne veux pas venir. Moi. Deux, deux personnes, trois personnes. Je ne veux pas venir pour 3 ou 5 personnes. Ça peut être valide dans certains cas. Okay? Si, si je vais faire ailleurs autre chose qu'il y a plus de valeur auprès d'Allah. Mais ça, c'est un autre problème. Imam Ahmed, il est arrivé. Il n'y a personne. S'assoit. Et il commence. « Haddathana fulain, fulain, fulain. » Il fait son cours. » Les gens vont penser, c'est un fou. Qu'est-ce que tu es en train de faire Parfois, peut-être, il y a des gens, ils arrivent bien en retard. Ou... Qu'est-ce que tu es en train de faire Mais je suis manquant. Mais il n'y a personne, tu parles à qui Mais moi, je suis venu pour Allah, je ne suis pas venu pour les, les personnes. Vous comprenez C'est ça ce qu'on appelle l'intention qui est, qui est sincère. Ça prend pas beaucoup. Ça prend le fait de prendre un moment dire, pourquoi est-ce que je suis là Si je suis là pour les gens, les gens vont m'influencer si je suis là pour l'argent l'argent va m'influencer le jour où les gens ne vont plus être là ou que l'argent ne plus être là l'argent ne va plus être là je vais arrêter d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala donc il nous dit ici <t> il> parfois il y a des gens ils pensent que moi c'est comme j'ai un droit sur Allah maintenant j'ai fait alors Allah doit me donner la récompense pour mes bonnes œuvres, garantie C'est mon droit, mon salaire. Non. Pourquoi il nous dit ici Personne, ça c'est dans le hadith du prophète, personne ne va entrer au paradis par ses propres œuvres, par nos œuvres. On n'entre pas au paradis par nos œuvres. Est-ce qu'on peut entrer au paradis par, par nos œuvres seulement Non. Illogique. Paradis, est-ce que c'est -ce est quoi Est-ce que c'est des vacances pour, pour un an ou pour trois mois ou Vacances à Cuba ou autre chose Tu fais les bonnes œuvres, après ça on va dire « Ok, tu vas aller pa pa passer des vacances, après ça c'est fini » Non, c'est la vie éternelle <mérissante> Alors qu'est-ce qui te mène au paradis Est-ce que tes actions valent le paradis Non Qu'est-ce qui vaut le paradis Qu'est-ce qui te donne le paradis C'est la miséricorde d'Allah Est-ce que on fait pas les bonnes œuvres et on attend la miséricorde d'Allah Non. On fait les bonnes œuvres pour avoir la miséricorde d'Allah Azwad. Les bonnes œuvres, ce n'est que une démonstration de bonne volonté que toi tu aimes Allah et que tu aimes que Allah Azwad soit miséricordieux envers toi. Inna rahmat qaribun mina al La miséricorde d'Allah est proche de ceux qui sont les bienfaisants. Même chose en passant entre parenthèses une autre question que les gens ils ont comment se fait-il que quelqu'un va aller en enfer pour l'éternité, quelqu'un qui est kafir moucherik billah, polythéiste moucherik, l'éternité mais il a fait les mauvaises œuvres seulement pendant 50 ans 60 ans de sa vie, pourquoi est-ce que l'éternité la logique c'est la même, c'est pas seulement pour les actions c'est parce que cette personne là Allah Azza wa lui a donné une vie il y a eu la vérité, le message des prophètes Et il a choisi sa direction dans la vie. Ça veut dire, même si Allah lui avait donné une vie éternelle sur cette vie du monde, il va vivre pour toujours comme ça. Quelqu'un qui veut le bien, qui veut être guidé, qui cherche à être guidé, certain, soyez certain que Allah Azzawajal va le guider avant sa mort. Celui qui est entré en enfer, c'est parce que Allah il sait, subhanahu wa ta'ala, que si Allah lui avait accordé une vie éternelle sur cette terre du monde, il ne va jamais suivre la vérité. C'est clair Donc, la question de notre intention. Être humble devant Allah. Subhanahu wa tu ne réclames pas ton droit d'Allah. Tu fais les bonnes œuvres. Peut-être que Allah va les accepter. Peut-être que non. Si elles ne sont pas acceptées, eh bien, continue de faire les, les bonnes œuvres. C'est pour ça les ulama, certains, je pense Omar c'est anhu. Mais à tous les cas, l'un des ulama ou bien l'un des sahabas, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, si je savais si j'étais certain que Allah a accepté de moi pendant toute ma vie une seule bonne œuvre je n'aurais plus à m'inquiéter parce que si c'est accepté, ça veut dire je vais entrer le Jannat au vous comprenez si c'est accepté, ça veut dire je vais mourir en tant que musulman je vais mourir sur la foi c'est pas un problème c'est pour ça qu'il faut toujours faire les bonnes œuvres, multiplier les bonnes œuvres, ce n'est pas nécessairement pour juste la quantité. Non, c'est pour multiplier aussi nos, nos chances. Peut-être que cette action, elle a des failles. Notre action, Inch'Allah, va réparer ces failles. Et ainsi de suite. Taïeb, ça, on a déjà parlé. Il ne va rien se...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 Monarqueba en arabe, c'est quoi Monarqueba en arabe Hein Surveiller quoi aussi Attention, le contrôle, rétroaction. Si on parle aujourd'hui avec des termes, avec un discours de gestion, en gestion, en management, dans n'importe quel processus, on va produire des choses, on va offrir un service, et ainsi de suite. C'est quoi la dernière étape On a toujours toujours le processus qui est très traditionnel et très simple planification, telle chose, telle chose, exécution. Et à la fin, on a quoi? Feedback et... C'est quoi les autres mots qui sont utilisés? Évaluation, contrôle de qualité. Mouraqaba, c'est le contrôle de la qualité. Je produis des bonnes œuvres en, en quantité. Mais si je produis des bonnes œuvres en quantité avec euh, qualité, les trucs qui, qui se vendent sur eBay à 1 dollar... Et que tu sais que tu vas la voir et il y a de grandes chances que c'est déjà brisé à l'intérieur de la boîte. Un dollar, oui, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment de l'acheter Non. Donc ici, c'est la même chose. Je produis de la quantité, beaucoup de bonnes œuvres, mais je porte soin à la qualité. Excusez-moi, on donne des exemples. Ce n'est pas pour comparer Allah aux créatures, mais c'est pour rapprocher les sens. Une grande marque habituellement. C'est quoi une grande marque Une grande marque de vêtements. Parfois vous allez voir, euh, petit comme ça, une pièce de vêtement qui se vend à 400 pièces. Pourquoi La qualité. Souvent c'est fait à la main. Il y a plusieurs personnes qui vont contrôler chaque détail avant que ce soit mis en vente. Ce n'est pas en production en chaîne comme ça. Non, c'est fait à la main et c'est bien soigné avant que ça ne sorte. C'est bien contrôlé. Je te garantis la qualité. Vous comprenez Ça, c'est la même chose. Taïm. Allah, Azza dit « Kano qalilam min al-laylima yahja'oun wabil ashaarihum yastaghfiroun » Donc, on a ici plusieurs... Ben, nous avons mentionné plusieurs hadiths. On ne va pas les mentionner. Ça, c'est des hadith sur l'importance de multiplier les bonnes œuvres. Taïm. Maintenant, vous allez nous donner la réponse. Alors, selon vous, un cheminement d'un croyant, quelqu'un qui commence à pratiquer sa religion Quelqu'un vous demande un conseil. Quelqu'un dit « Moi, je viens de commencer à pratiquer ma religion. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil Est-ce que je devrais donner plus d'importance à la quantité ou à la qualité ?» Quel est le conseil que vous allez lui donner Qualité, c'est tout. Mais d'autres, il faut, faut lui donner un cheminement, quelque chose de... Les deux. Comment les deux Il va te demander comment On commence avec la qualité en premier. Soignez la qualité. Et graduellement, on commence à augmenter la quantité de ce qui est fait en qualité. comprenez Parce que si je commence dès le début seulement avec la quantité, ça va être difficile après ça de travailler sur la qualité des bonnes œuvres. C'est clair C'est Wa fi al-hadith as-sahih al-ilahi écoutez ça hadith très important hadith très très important du prophète är alayhi wa sallam qui est hadith qudsi hadith divin ça veut dire ce sont les paroles d'Allah azza wa jall rapportées à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas à travers le Coran Karim Ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli adaa' de remplir aux obligations. Je ne fais pas mes cinq salawaits par jour, mais je donne beaucoup de sadaqa. À chaque fois que je vois quelqu'un de pauvre, je vais l'aider. Je veux dire, parce que pour me rapprocher d'Allah, c'est bien, mais qu'est-ce qui est plus important que ça Les obligations. Même, la même nature. Il y a des gens, et ça c'est subhanallah, c'est c'est incroyable, c'est vraiment triste de voir des cas comme ça, mais comme on a dit, c'est la question de l'ignorance ici dans la religion il y a des gens qui font beaucoup de dents chaque fois qu'il y a un pauvre, il va donner, prendre, prendre, prendre de l'argent prendre des dents à droite, à gauche et ainsi de suite mais ne paye pas sa zakat c'est pas c'est quoi la zakat la zakat aussi c'est un don, mais avant de donner de l'argent des dents en plus être bienfaisant concentre-toi sur ta zakat qui est l'un des grands piliers de l'islam. C'est grave de ne pas payer la zakat, c'est très grave. Après les bonnes œuvres, qu'est-ce qu'on fait Il dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَزَلُ عَبْدِيَ تَقَرَّبُ إِلَيَا بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi après ça, à travers les actions surérogatoires. Nawafele, jusqu'à ce que je vais l'aimer. Allah, Azza wa jalla il va t'aimer. Tu es tellement proche d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu remplis aux obligations et tu fais beaucoup d'actions sur Alors il dit subhanahu wa ta'ala « Faïdha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasmau bih wa basarahu alladhi yupsiru bih wa yadahu yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamchi biha ila al-hadith Allah Azza wa Jalla va protéger cette personne cette personne va voir par la volonté d'Allah Azza wa Jalla va entendre par la volonté d'Allah va parler par la volonté d'Allah Azza wa Jalla va toucher et poser des actions par la volonté d'Allah Allah Azza wa Jalla va lui donner la baraka parce que cette personne elle voit elle voit quelque chose mais elle voit plus profond que ce que les autres personnes Voir, vous comprenez question encore une fois on revient à la question de la basire la clairvoyance la vue les yeux est-ce que c'est puissant ou bien c'est faible les yeux la c'est puissant et c'est faible très puissant comparé à ce que l'être humain il peut concevoir meilleur instrument sur cette terre, meilleure caméra sur cette terre, et ainsi de suite, elle est incomparable avec les yeux d'un être humain normal. Par contre, prie toute seule, est-ce que les yeux c'est vraiment puissant ou bien est-ce que c'est faible Combien de choses on voit, on est en train de voir, mais on rate parfois des détails. Pourquoi est-ce qu'il y a parfois des gens qui font des accidents, et ainsi de suite On rate On est distrait par un détail alors qu'il y a autre chose qui se passe ailleurs. Plus important. Ça c'est al-basar. Plus profond que ça c'est al-basira, la clairvoyance. Allah Azza wa Jalla lorsqu'il accorde, accorde la clairvoyance al-basira à un croyant, un croyant il voit beaucoup plus loin que ce que les gens il voit, le de commun des personnes va voir. Il y a d'autres éléments que la personne est en train de voir. C'est pour ça dans le hadith « Ittaqou faras et al-mu'mid De croyant, il a la clairvoyance. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, vous vous rappelez, on a dit la question des, des paroles face aux, face aux actions. On, on a mentionné l'exemple des personnes qui essayent de vous avoir en utilisant la religion. Tu peux frauder des personnes qui sont débutantes, qui n'ont pas encore beaucoup de connaissances dans la religion. Mais quelqu'un qui a de la connaissance dans la religion, qui a de l'expérience, quelqu'un qui craint Allah Azza wa qui a fait tellement de bonnes œuvres qu'Allah subhanahu wa lui a accordé Al-Basira, la clairvoyance, tu ne vas, <rire> vas pas la voir. Tu ne vas pas la voir, tu ne vas pas le leurrer, parce que tu as dit « Ah, moi je porte un beau camis et moi, moi je, je, je sais comment réciter le Qur'an avec une belle voix ». Non. Parce que cette personne est en train de voir autre autre chose, d'autres détails. Parfois dans le comportement de la personne, les akhlaq de la personne. Parfois le seul comportement, le regard de la personne, peut signifier les choses, peut passer des messages. Alors il dit, subhanahu wa ta'ala, la insa s'il me donne, s'il me demande, je vais lui donner. S'il demande ma, prote ma protection, c'est « Aadabi la u'idanna ». Je vais le, le protéger. Et aussi, entre 15 minutes, je pense qu'on va terminer quelle heure non, 15 minutes et on va terminer « Inch'Allah » Et aussi, « Fa inna stiqlala al ma'asiyati than bun kama anna stiqthara ta'ati than bun » Vous vous rappelez L'an dernier, Dans d'autres halaqas, on faisait parfois l'expérience. On disait, qui peut nous citer les choses qui sont haram en islam Quelqu'un va dire, c'est l'alcool, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Mais en on, nommé on de penser, on oublie de penser au haram qui est abstrait, pas ce qui est concret. Nous mentionnons ici deux choses qui sont haram auprès d'Allah. D'un bon, qui sont un péché, c'est quoi Moi, j'ai des péchés. Je n'ai pas beaucoup de péchés ça en tant que tel c'est un péché parce que envers Allah Azza il n'y a pas quelque chose qui s'appelle peu de péché Vous comprenez parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'autorité absolue subhanahu wa ta'ala le fait de désobéir à Allah de ce reste qu'une fois ça c'est déjà grave si ce n'était pas que Allah Azza wa Jall kataba ala nafsihi rahma il est miséricordieux, subhanahu wa ta'ala c'est pour ça Allah Azza wa Jall dit si Allah Azza wa Jal, devait punir les gens pour leurs mauvaises œuvres personne ne va rester sur cette terre tout le monde va être anéanti Une foudre qui va... Tu vas voir des foudres à droite et à gauche. Tu lui as fait un péché, pach, fini. L'autre, fini. Personne ne va rester. Mais Allah Azza wa Jalla, il retarde jusqu'au jusqu jour dernier. Allah Azza wa Jalla va poser le jugement au nada'u l'mawazin, al-qista l'yawm al-qiyama, et il y a la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la shafa'a, et ainsi de suite. Alors, un autre péché ici, c'est quoi Le fait d'amplifier, de trop valoriser les bonnes œuvres. Moi, j'ai fait tellement de bonnes œuvres pour Allah. Je ne suis pas comme les autres, moi. Ça, c'est un péché en tant que tel. Vous comprenez Vous comprenez le sens Par, Pourquoi Parce qu'on est des serviteurs dans la Azod. Ribe, oui. C'est Ce n'est pas une transaction ici de commerce d'équivalent à équivalent. Écoutez, hey, je t'ai fait une faveur, toi. J'ai donné un peu plus. J'ai fait l'obligation et j'ai ajouté en plus. Tu dois être reconnaissant envers moi. Non. Écoutez bien, ça c'est très très important. Encore une fois, ça c'est parmi les phrases clés de cette soirée. Ce, celui qui connaît Allah, le connaisseur d'Allah, c'est celui qui voit ses bonnes œuvres comme étant minimes. Et qui voit ces mauvaises œuvres comme étant majeures. Pour une énième fois, est-ce que les gens, ils aiment cette façon d'avoir une perception comme ça, de se concentrer sur... Non. Surtout de nos jours. Beaucoup de personnes disent, ah pourquoi est-ce que tel cher, il veut nous faire peur d'Allah, il veut telle chose... Est-ce que si tel cher, si c'est prouvé qu'il a des intérêts, je sais pas moi, il veut te faire venir à son commerce, il utilise la religion, ça c'est notre sujet mais jusqu'à quelqu'un qui te fait mou'itha te fait un rappel avec le Coran avec des hadiths authentiques qu'est-ce que lui il a gagné à te faire peur est-ce que c'est pour lui ou c'est pour toi c'est pour nous le bien c'est pour ça je pense le Hassan basri quelqu'un est venu pour se plaindre auprès de lui il a dit ils ont dit fulan billah il a dit tel nous fait peur d'Allah Azzawajal. il a dit man «Hatta tablura ma'manak khairun mimman ammanak » «Celui qui te fait peur pour que tu arrives en paix et en sécurité, c'est mieux que celui qui te sécurise pour rien. » «Je pars en voyage vers telle destination pour la première fois de ma vie. » «Toi, tu connais très bien ce voyage. Tu l'as fait à plusieurs fois. Tu connais très bien la destination. » Et tu commences à me dire attention là-bas il y a des choses ah, attention il ne faut pas s'aventurer dans tel quartier à telle heure ah, attention tu devrais prendre telle chose qu'on préconise. ce que je veux te dire Mais mon frère tu me fais trop peur toi. Ou bien je veux te dire parce que je sais que tu fais la nassia pour que je sois en sécurité. Vous comprenez Donc wa kullama fi kaburat 'inda Allah. C'est ça la phrase que les gens voulaient dire. Le plus que tes bonnes œuvres sont minimes dans tes yeux, elles seront grandes auprès d'Allah taala. Et le plus que tes péchés sont graves dans tes yeux, dans ta perception des choses, le moins qu'elles seront graves auprès d'Allah subhanahu wa taala. C'est parce que c'est là où intervient la question de l'intention et la soumission à Allah subhanahu wa taala. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Est-ce qu'il y, est qu y a des questions? On va terminer avec les questions en 5-10 minutes. L'autre section, on va la laisser pour la prochaine halaqa. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On dit, par exemple, qu'il faut pas faire, faire d'octrétation et utiliser la religion pour la lumière. C'est quoi la limite, par exemple, quelqu'un qui voudrait ouvrir une librairie islamique, par exemple, s'il si vend des livres islamiques. Est-ce que lui, par exemple, va dire qu'il utilise la religion pour se faire de l'argent auxquelles il y a des entreprises et les gens qui font ça par exemple en ligne qui disent qu'ils euh, vont faire du développement personnel pour les musulmans et tout ça en utilisant par exemple les enseignements de des al-Ghazali ou des choses comme ça c'est pour se faire de l'argent euh, voilà. très bonne question la sœur ici nous pose la question sur l'intention qui utilise la religion pour gagner des chances de cette vie du bas monde Les ulama, ils font la distinction, on a parlé de ça, peut-être un jour, Inch'Allah, ça va être sur Internet, étude du premier hadith des 40 Nauïdes, dans Ibn Rajab Jamil al Al-Hikam, mais très brièvement. Les ulama, ils font la distinction entre l'intention qui est pour les gens et l'intention qui est pour la dunya. Celle qui est pour les gens, c'est de gagner l'estime des autres. Ça, c'est l'ostentation. Dans les bonnes œuvres, dans les ibadettes, dans les actes d'adoration, on ne peut pas avoir une goutte d'ostentation. On ne peut pas avoir une goutte de quête d'estime des autres. Sauf dans certains cas qui sont déjà approuvés par la religion. Par exemple, j'ai fait la salat moi, j'ai fait salatul isha, ok J'ai fait mon obligation envers Allah Azza Après ça, je vais m'asseoir, je vais me reposer. Je suis trop paresseux aujourd'hui pour faire dora ka'a de sunnah. Il y a mon père devant moi qui me dit, lève-toi, fais dora ka'a de sunnah. Qu'est-ce que je fais je me lève. Pourquoi Pour faire plaisir à mon père. Mais personne ici va dire c'est une ostentation. Parce que c'est Allah qui dit qu'il faut faire plaisir aux parents tant que ce n'est pas quelque chose qui est haram. Il faut obéir aux parents. Vous comprenez Donc ça, ça reste dans le, dans le cercle de la religion. Vous comprenez Mais si juste quelqu'un me dit, ok, lève-toi pour faire Doraka et que moi je vais me lever juste pour lui. Oh. Il m'embête trop lui. Parce que si je ne fais pas d'oraka, il va penser que je ne suis pas un bon croyant et que je vais faire d'oraka. Non, je ne fais pas d'oraka pour toi. Donc, l'ostentation, pas une goutte d'intention pour chercher les signes des autres dans les actes d'adoration. L'intention de chercher les bonnes œuvres pour la dunya, pour gagner un bien, pour gagner de l'argent. Elle est valide dans certains cas et dans plusieurs cas. Par contre, Elle ne doit pas être l'intention qui est principale. Comme la sœur a mentionné, ouvrir une librairie islamique. Je vends des livres pour me faire de l'argent. Des livres sur l'islam. Est-ce que c'est haram? Non. Par contre, la question ici, c'est est-ce que c'est ma seule intention? Je vends des livres, mais seulement pour l'argent? Si c'est oui, un problème. Ou Rabbana dunya Wama lahu fil akhirati Min khalaq Une action qui pour l'au delà Que moi je fais seulement pour la dunya Un problème et Un problème parce que c'est une preuve Que moi je ne porte pas beaucoup d'importance import, A la akhira Voilà une belle opportunité De faire beaucoup de hasanat Et moi je m'en fous Je vais juste faire de l'argent C'est un problème Et de deux aussi parce que Et ça ça arrive beaucoup en passant Ça arrive beaucoup Excusez-moi, je ne suis pas en train de viser quelqu'un. Okay? Parfois, il y a des gens qui vont penser, « Ah, il parle, je pense de tel... » Non, non. Moi, je parle, c'est de l'expérience générale de la vie. Ce n'est pas, pas seulement ici, c'est ailleurs dans le monde. C'est un phénomène connu. Ça arrive beaucoup avec les boutiques de vêtements. Je vais ouvrir une boutique pour vendre les vêtements qui sont halal hijab par exemple boutique de hijab pour les musulmans et parce que ça je vends le halal et je vais me faire de l'argent avec et c'est un bon commerce et ainsi de suite je commence. ça arrive à plusieurs personnes ça. après quelques temps j'ai pas beaucoup de clients ou de clienteux parce que encore une fois relativement à la population possible target population les musulmans la, co la co communauté il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à porter un hijab mais qui ne correspondent pas vraiment aux conditions de hijab moi je le sais ça s'appelle hijab orfane les gens appellent ça hijab mais dans la religion c'est pas vraiment un, un hijab alors qu'est-ce que j'ai commencé à faire des concessions je vends du n'importe quoi et je l'appelle hijab vêtements islamiques c'est quoi mon but juste de faire de l'argent Là le problème, le plus grand problème, c'est que s'il y a un jour des... une personne qui ne connaît pas, elle veut juste se rapprocher d'Allah à Oh ⁇ vêtements islamiques ou vêtements halal ou hijab, vente de hijab ou autre chose, c'est une boutique spécialisée, donc ils s'y connaissent, je vais rentrer, tout ce qui est à l'intérieur, j'achète. Vous comprenez La même chose pour les livres. Je vends des livres. Ah, mais il y a tel auteur, il est devenu populaire sur Internet. Les gens veulent acheter ses... je les vends quand même. Parce que ça porte le nom islam, même si je sais que ça n'a rien à voir avec l'islam. Vous comprenez Ah, les gens aujourd'hui, les gros livres, la Bukhari avec 500 pages, peu de personnes vont les lire, ils les trouvent gratuits sur internet, il n'y a pas de droit d'auteur, Sahih al-Bukhari, c'est ouvert, open source. Mais un gars qui a écrit un livre, je ne sais où, et qui a pris des droits d'auteur avec une grande maison d'édition, et ainsi de suite, ah, ça se trouve pas sur internet, gratos ça. Donc les gens vont l'acheter, il y a une grosse marge de bénéfice. Je vais lire, je vais vendre le livre, même si je sais que le message à l'intérieur, ce n'est pas vraiment le message de l'islam. Vous comprenez Donc c'est pour ça qu'il ne faudrait jamais utiliser la religion seulement pour la dunya. Seulement pour de l'argent. Un autre exemple encore meilleur, parce que cet exemple-là va être convaincant pour n'importe quelle personne qui est déjà passée par l'expérience, pour la majorité des personnes. Le fameux exemple de l'Hajj. J'ai une agence de voyage. Ah, qu'est-ce que je peux faire Voyage au Maroc, voyage au Tunisie, voyage au Liban, je ne sais pas où. Après ça, quelqu'un me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme les autres Qu'est-ce qu'il y a ben, Fais des campagnes de Hajj. Hajj, c'est payant, c'est beaucoup d'argent. « Ah, ok, je vais commencer à organiser le hadj. » Et là, je commence à organiser les gens partent au hadj. Est-ce que c'est halal Oui, c'est halal, pas de problème. Mais si mon intention, c'est seulement l'argent, le hadj, le rituel en tant que tel, peu important. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes, je ne vais pas, encore une fois, généraliser, mais ça arrive beaucoup, des personnes qui partent au hadj et qui reviennent et qui se, se plaignent de la catastrophe de leur expérience qu'ils nous ont pris là-bas nous ont laissé à, à nous-mêmes ils te, dans, te mettent dans un programme dans un environnement qui n'est pas favorable on va te mentir, on va te dire l'hôtel va être à quelques pas de l'haram après ça tu vas, tu vas te trouver Ouh T es à l'autre extrême de la ville Bien, je suis venu ici à la Mecque pour faire salawat ou khams dans le masjid al l'haram et maintenant je me retrouve à, à devoir faire salat sur place, dans mon appartement ou petit hôtel ou autre chose au moins tu me dis à l'avance pour que je le sache comprenez Pourquoi Parce que l'intention ici, c'est « money is money »,« business ». L'argent et servir Allah, c'est bien. L'argent seulement, en utilisant la religion, c'est un problème. Dernière précision, parce que la question de la sœur m'a oublié, une précision que j'ai oublié de mentionner avant. Quand on a dit que si quelqu'un te parle de la religion dans un commerce ne fais pas confiance à cette personne et passe à autre chose. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des exceptions. Les exceptions, encore une fois, c'est ce domaine. N'importe quel commerce qui est relié à la religion en tant que telle, Vous comprenez Notre frère ici il me dit « Ah, j'ai une agence de voyage, etc. et j'organise le Had. » Ok, je suis intéressé à aller au Had pour toi. Mais est-ce que ton programme, est-ce que c'est -ce est -ce est un bon Tu vas me dire « Moi, j'ai de l'expérience, j'ai fait Had 20 fois. » C'est normal que tu me le dises parce que je veux savoir est-ce que tu, tu connais le hajj Le fait que tu me dises que tu as fait le hajj 20 fois ou 30 fois ou 40 fois ou je ne sais pas quoi, ça me réconforte. Tu connais le hajj. Il y a des gens qui organisent le hajj mais ils ne connaissent pas c'est quoi ça le hajj. Juste parce qu'il y a quelqu'un qui lui a proposé partenaire d'affaires. Fais le hajj. On va prendre un cheikh avec nous, on va le payer un peu, il va venir avec nous, il va se charger du reste. Je fais le hajj mais je ne m'y connais pas. Un problème. Y avait des euh, Des mains levées ici, tout à l'heure, dans le même sujet Oui. Est-ce que vous pouvez les trois types de chara exemple, Trois types de chara. Qu'est-ce qu'on a On a chara. Ça, c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure dans l'introduction, très brièvement. Charon Munezel. Ça, c'est la religion révélée. Et ça, en passant, la grande question, même si on sort... Légèrement du sujet, juste à deux minutes, très, très brièvement. Je sais qu'il est tard un peu. La fameuse, la fameuse shubha des laïcs arabes. Ok, vous voulez appliquer l'islam dans vos pays, mais quel islam vous allez appliquer Il y a plusieurs versions. chacun, chaque shihr dit que ça c'est ma fatwa, ça c'est parmi les shubhah. On en a parlé tout à l'heure, mais je pense que les gens, Taïf, ça, ça revient à la même chose de dire que. On veut être moderniste. On ne va pas appliquer l'islam. On veut être moderniste. Quel modernisme est-ce qu'on va appliquer On veut être laïque. Quelle forme de laïcité est-ce qu'on va... Les chouillures de la laïcité ne s'entendent pas sur c'est quoi la laïcité, sur c'est quoi ses détails. Vous comprenez Donc, ça c'est radu chouba. Mais notre réponse, elle est simple. L'islam qu'on veut pratiquer, c'est de, un, au moins, au moins, au moins, le réduire char al-munazzal. Y a-t-il un musulman qui doute du fait que Il y a 5 lettres à faire. Y a-t-il un musulman qui doute qu'il y a 5 lettres à faire 5 lettres par jour Non. Il y a-t-il un musulman qui doute de l'importance de dire Bismillah et Rahman Rahim Non. Vous savez que cette année, dans un pays, parmi les autres, parce qu'ils sont devenus tous les mêmes, ils ont enlevé Bismillah et Rahman Rahim du manuel scolaire. Ça, on appelle ça un pays musulman. J'enlève bismillah rahman rahim du manuel scolaire en haut Pourquoi What's the point Est-ce qu'il y a un khilaf entre les ulamas Un khilaf, un problème C'est une question d'ishtihad Est-ce que tu doutes que ça c'est l'islam C'est grave de dire bismillah rahman rahim Pourquoi est-ce que tu veux l'enlever Celui qui l'enlève, il a un problème avec quoi Est-ce qu'il a un problème avec les savants Avec des fatwas? Avec la religion elle-même C'est clair, c'est évident Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. De tous les musulmans, de tous les madhahib, de tous, même, même les sectes, ainsi de, tout le monde Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est quoi le problème avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ah, alors votre problème, ce n'est pas la fameuse question de « Ah, il y a trop de divergences entre les savants et les, les, les temps ont changé aujourd'hui, donc il faut s'adapter au temps. » On peut plus savoir à qui faire confiance, les Malikis ou les Shafiris ou autre chose. Parce que même, même dans les pays laïcs, même dans les pays... Les, les, Maghrelo, l'Allemagne, les grands centres de la laïcité au monde. La féminine, non? Non, non, au monde on parle. <rire> la référence, <rire> les, la référence. Ahlouhane, les, les, les gens que ça c'est ça c'est leur leur, leur chair. ça chair. It's ours. You can't take it away from us. L'Occident en général, aux États-Unis, dans des documents officiels sur le fameux Do Do dollar bill ou five dollar bill. Il y a le fameux In God We Trust. Dans la charte canadienne des droits et des libertés, il y a le nom de Dieu, God. Alors pourquoi est-ce que vous voulez enlever Bismillah Rahman Rahim Il ne me dit pas que c'est un problème avec... Euh, les islamistes ou les extrémistes ou je ne sais pas quoi. T'as un problème avec l'islam. That's it. Char'un Numéro 2. Shar'un Mou'awwal. Ça vient de taouïl. L'interprétation. La religion interprétée. Ça c'est les ishtihads acceptables des savants. Il y a des ishtihads qui sont acceptables. Il y a des ishtihad qui ne sont pas acceptables. Pourquoi ils ne sont pas acceptables Parce que soit ça vient de quelqu'un qui n'est pas un expert, ce n'est pas son domaine. Pourquoi est-ce que tu parles de fatwa et de fiqtwa T'es qui Ou que ça vient d'un savant qualifié, mais qui a fait une erreur. Ah, c'est clairement, clairement out. Entre parenthèses, petite faïda ici. Parmi les choubouhètes, parce que tout ça, on est en train de répondre aux choubouhètes que les gens répètent à chaque jour. Ça, Vous avez trouvé ça à chaque jour sur Internet et sur Facebook. Il y a toujours les mêmes commentaires négatifs des gens qui se répètent. Et les gens pensent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. est-ce qu'on suit les savants ou bien on ne suit pas les savants Il y en a qui disent qu'il faut suivre les savants parce que sinon, la religion va devenir l'anarchie. Il y en a d'autres qui vont dire, mais les savants, c'est des êtres humains, ils se trompent, alors pourquoi les suivre Tu peux pas suivre Attention, il se trompe dans le mounazel, non. Mounazel, c'est évident, comme on a dit. Tu, tu, tu vas savoir, tu vas savoir que ça, c'est la religion d'Allah. N'importe quel musulman né dans l'islam, peut-être quelqu'un qui vient de se convertir à l'islam, au début, il va entendre deux, trois versions. Mais pour quelqu'un qui est né musulman, au moins par héritage, il sait qu'il y a des choses que tous les musulmans, là. ça c'est l'islam. Les cinq prières rituelles de l'islam, Sha'a et l'islam, c'est parmi les signes, les phares de l'islam. On suit les savants. Sharul mu'awwal, des ulama, oui, on suit les savants. Sans prétendre que ça, c'est la vérité absolue. Parce qu'entre la fatwa de tel et de tel, ça reste question de ishtihad, on tolère les deux opinions. Après ça, soit tu vas suivre le savant à qui tu fais plus confiance, ou bien si tu as un peu plus de connaissances, tu peux distinguer, faire ta propre étude et voir c'est quoi qui se rapproche plus de la vérité. Numéro 3, Shara. El La religion modifiée, altérée, soit de façon volontaire, c'est ce qu'on appelle la bid'a, bid'atun fid'in, ça, ça c'est l'effet des sectes et ainsi de suite, des gens ignorants, les sectes et ainsi de suite. Ou bien c'est l'effet d'une fatwa d'un savant mais qui est clairement, clairement fausse. Zallatou alim, comme on dit. Des choses clairement contraires à ce qui est évident dans la religion. Comme par exemple, si quelqu'un va nous dire le mariage sans wali du tout, pas de wali, pas de tuteur, il est valide. Faux. Ça c'est shara'ul ou baddal. C'est pas une question de Non, c'est pas La question est très démarrage. Là, t'as pas compris. Écoute bien. Zawadun bilawali. Sans tuteur du tout. Pas de tuteur. Les Hanafi tuteur. Les Hanafi n'ont pas dit sans tuteur. Hanafis la question est que le tuteur hal ajazaha بعد ذلك han aqarra az-zawaj ça veut dire si la femme ils ont un entre eux si la femme, elle a fait son mariage sans tuteur après ça le tuteur il a entendu et là approuvé ou bien il a rejeté ou bien pour la femme certains vont faire exception pour al-mar'a pour celle qui n'est pas on dit, pour celle qui n'est pas est-ce qu'elle peut faire le mariage elle-même ou bien certains la question, la question de El Ajaza le Wali, le Wali, ce qu'il a fait en sorte que le mariage, il a approuvé le mariage, mais c'est pas lui qui a fait le act. Tout ça, tu peux le trouver dans les livres de faire. Mais le Wali qu'il soit, non, non, non, non, non, je suis pas d'accord, ma fille. Je veux pas que tu épouses elle Ouais, je vais, je vais le faire et c'est moi qui va faire le contre à moi-même. Va faire, va faire, va faire les recherches. On pourra donc, faire la recherche après. J'ai passé moi aussi deux semaines. On va on va débattre après, Inchar. Le but c'est pas la question de faire. Ça c'est ton opinion. l'idée ici c'est de comprendre le sens général. C'est quoi le le moubadel? Le moubadel c'est la religion qui est altérée. Comprenez? La religion qui est altérée, c'est pas ça qu'on va défendre. On va pas dire ça c'est ça c'est l'islam. Donc là pour revenir à la question tout à l'heure, est-ce qu'on suit les savants? Ou bien on ne suit pas les savants. Les savants, c'est quoi Je vous donne un exemple. Les, les savants, c'est des guides. C'est un guide. Un guide, tu lui fais confiance parce qu'il est supposé connaître qu mieux que toi. Mais lorsque un, un guide te mène quelque part où c'est clairement douteux, c'est clairement bizarre, ou bien que non, non, non, je ne peux pas aller là. On va prendre un exemple qu'on utilise à chaque jour. On ne va pas parler les... les, les euh, On s'appelle les guides des, des, des, des petites villes, euh, je sais pas moi, touristiques au Maghreb et la casse je sais pas quoi. Vous, non, on, va, on va prendre un exemple plus proche qu'on voit à chaque jour. Vous avez le GPS. Now, turn left. Now, go 500 meters, turn right. Now, do this, now do that. Après ça, tu arrives, tu te dis, go straight, keep going straight for another two miles, some, Et là, tu es en train d'avancer, d'avancer. Et là, tu vois un lac devant toi. C'est la fin. Il te dit, keep going straight. Est-ce que tu vas dire, c'est mon guide Il me dit, d'aller, je vais le suivre quand même. Tu as le GPS qui te dit, now turn right. Tu veux tourner à droite. Et là, il y a un signe qui dit, route fermée, temporairement fermée. Et il y a un policier qui est... Est-ce que tu vas dire, non, le GPS, il l'a dit, Pff, je passe quand même. Ou bien tu vas dire, non, non, il y a un signe clair que ça, c'est une erreur ou que ça ne correspond pas à ma situation. Ça, c'est la même chose. Le alim, tu vas le suivre, tu vas le suivre, tu vas le suivre tant que tu as confiance en sa taqwa, sa crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais à un certain moment donné, si le savant te demande, même parfois par bonne intention, ou bien parce qu'il n'a pas bien compris ta situation, de faire quelque chose qui est clairement à l'encontre de l'islam. Est-ce que tu vas le faire quand même? Aleykoum salam. Est-ce que tu vas le faire? Non. non. On va clore avec ça, l'exemple, le Dalil, entre autres, hadith très connu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que certains des sahabas, des compagnons, le prophète, alayhi wa sallam, les a envoyés avec leur, écoutez bien ce hadith, il les a envoyés avec pour une petite expédition. Comme des soldats. Et il a dit que tel sahabi, tel compagnon, va être votre chef. Si je me rappelle bien des détails de l'histoire, ils ont eu une petite dispute, khilaf, loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a fait quoi, le chef Leur dirigeant appointé par le prophète, et le prophète leur a dit, « Obéissez à votre chef lors de cette expédition. » Il a fait quoi Il a mis un feu, un grand feu. Il a dit à ses soldats, « Venez ici tout le monde. » Ils ont dit quoi Il a dit, « Faut se jeter. Je vous ordonne d'entrer dans ce feu. » Ils ont dit, « Mais t'es faux. » Il a dit, « Je suis votre chef. » Ils ont dit, « Oui. » Il a dit, « N'est-ce pas que le prophète vous a demandé de m'obéir ?» Ils ont dit, « Oui. » alors je vous demande d'entrer à l'intérieur du feu après ça ils sont médité un peu mais après ça ils ont dit c'est pour ça qu'on dit c'est là lorsque le GPS te dit de ils ont dit on obéit au prophète (sallallahu que pour nous éloigner de feu pour fuir, fuir, fuir le feu alors comment ça rentre à rentrer à l'intérieur du feu pour, rentrer, pour fuir le feu c'est quelque chose qui est illogique Après ça quand ils ont raconté l'histoire au prophète Rasoul, il leur a dit quoi Là où دخلوها, ما خرجوا منها أبدا. Ou comme a dit Rasoul Allah. Si vous êtes de la religion. Oui, la la Le plus que tu apprends la religion, le plus que tu réalises à quel niveau tu étais ignorant après ça, qu'il y avait des choses que tu ne prenais pas en considération. Alors quelqu'un qui était un savant de l'islam, avant que moi je n'apprenne même à faire la salat, à réciter sourate al-Fatiha, pourquoi après ça, moi, après quelques trucs comme ça, non, non, moi je suis capable aussi de, de faire la fatwa, non, ensuite les savants. Par contre, lorsque le savant se trompe clairement, La route est barrée. Il faut rebrousser chemin et chercher un autre chemin. Ta ala khayran, ta ala ala wa Ta'ala wa bihamdik, ilah ilah ilah, wa ilaha astaghfiruka